Bien le bonsoir à tous ceux qui écoutent le programme de ce soir. Merci d'être encore avec nous sur les ondes de la UDO, la radio de l'Université de l'Occident, qui s'efforce toujours pour vous apporter des programmes bien préparés. Esta noche empezaré par a d e c i r gracias al Dr. Ariel Gutiérrez y a la señorita Eva de haber llamado para decir a nosotros sus opiniones y. Esperamos que otras seguirán sus pasos. Gracias, doctor. Gracias, Eva. Espero que usted haya gustado sus CDs. La semana pasada el programa fue en vivo, pero no podría continuar porque mi compañera no está en Mochis ese día y tenía que salir para un compromiso personal. Pero usted puede llamar. Tenemos operadores que atendrán sus llamadas. El número de la cabina es 818-2025. Es el número de la cabina. Por favor, l l a m a para recibir su CD. Y para empezar el programa de hoy, voy a dedicar una canción al d r Gutiérrez. d r Gutiérrez, esa canción es para usted. Usted que tan ama a Mireille Mathieu. Et je t'aime. えっ you Eva, como a ti te gusta bailar, me dice que te tocaré una música para bailar y seré interpretada para la compañía creole de la Martinique. y La canción se llama Agadú. Es para ti, Eva. レオンデニーアカイティー、うるジョリー・ヴァイネー、アメション・ユークー・レレ、まぁ、レモン・ユークー・レレ。 Santin de la Martinique, on fera un saut jusqu'au Canada. Oui, jusqu'au Canada. Pour demander à Madame Ginette Renault et à Jacques Boulanger de nous chanter Le sable et la mer. Les pieds dans le sable blanc, ils marchaient sur la plage. Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âge Qui ne se doutait pas que j'entrerais dans sa vie et que pour moi l'été mettait son cœur en folie. Pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage.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 En sortant de la mer, on devient romantique. Et pourquoi Vous allez tout de suite le voir. Car je vous présente encore Mireille qui nous met sur la piste avec la chanson L'amour n'est rien que feu de paille. Je t'aime avec ma peau que j'ai au fond de moi. J'ai besoin de tes caresses. C'est vrai, je t'aime trop. Le diable et le bon Dieu peuvent dormir tranquilles. L'enfer, c'est d'être deux et le ciel est fragile. Je t'aime avec mon cœur, je t'aime avec ma peau. C'est le nom de la chanson que nous chante Mireille Mathieu.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 Moi le bonheur, t'ennuies déjà, tu veux gagner d'autres batailles, tu es déjà trop sûr de moi. L'amour n'est rien qu'un feu de paille, tes yeux sont gris quand tu t'ennuies, tu me regardes avec tendresse. Mais je dors s e u l avec la nuit et j'ai besoin. カラス、チェーンメイクモンカー、チェ c ンメイクマポー、チェ d ンメイクマペル、シェフェリ、チェーンメトロ、チェーンメ u クマペル、ケ t ュ c o n n a モア、チ a ーンメイクマヘル、ケンジュー、チューコネ u r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 カズ、tu connaîtras? Después de Mireille, le toca a Mireille, Michel Sardou para acordarme de un slow que te ha hecho llorar, que te va a hacer llorar. Y ese slow tiene ya 10 años. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te acuerdas de ese slow? Escúchalo. いいいや、いいいや、いいや、いいいや、いいや、いいいや、い 15年のことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのは、私たちたここ どうして t a デ un piano bas qui meurt dans. m m e い t f i n i s s a いえ、 Personne n'a jamais su me dire les mots d'amour, les mots du cœur, quelque chose comme je t'aime. Ce soir, la vie me semble belle. L'amour à tirer d'elle s'est posé sur toi et moi. Si l'amour existe encore, il ressemble à tes vingt ans, au soleil qui tendrement nous fait oublier le temps. Ce sont là Les paroles de la prochaine chanson de notre cher invité de ce soir, M. o n Salvadoré i e u r s à l a m o u r Si l'amour existe encore. Si l'amour existe encore, il ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore. 強い強い強い強い強い強い強い強 r e い強い t い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強 n 強 o r い強い強い強い強い強い強い強 e 強い強い強い強い どうもありがとうございました。 <encore S 2>「いっ も、si、t On va retourner encore au Canada car la route est très agréable. Le paysage est magnifique. On voit les arbres des deux côtés de l'autoroute et nous savons qui nous attend arriver là-bas. Oui, Ginette Renault, c'est elle qui nous attend avec son saxophoniste en première place et qui nous recevra avec sa chanson J'en veux plus. Au bassin des Tuileries, on range les voiliers. Les enfants sont partis courir d'autres juillets. Un vieux cheval de mer galope sur la Seine. Le ciel est à l'envers, j'entends pleurer vers h é l n e Il pleut des bruits de fête s et des nuits sans matin. J'aime mal à mes tempêtes, mal à tout. Mes chagrins, et ce soleil idiot s'allume tous les jours, tout comme s'il faisait beau, comme s'il faisait jour. J'en veux plus de tout ce que je n'ai pas eu, j'en veux plus de tout ce que j'ai attendu, j'en veux plus d'un amour. jeune J'ai e n'en veux plus j enveloppé mon cœur dans du papier bleu-gris. Plus jamais il ne pleure, plus jamais il ne rit. Et quand il bat encore, c'est qu'il a oublié qu'il était déjà mort le jour où tu es né. J'ai rangé au vestiaire et les mots et les gestes. 私のために、私のために、私のため o 私のために、私のために、私 t ために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のた e に、私のために、私のた e に、私のために、私のために、私 e ために、t のために、n d ために、私のために、私のために、私のために、私のために、e のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のため e 私のために、私のために、私のために、私のために、私のため a 私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私 i た Vous allez me pardonner ce petit inconvénient car la musique s'est arrêtée avant terme. Mais cela n'arrête pas le programme car nous allons, nous allons à notre petite pause hein, comme à l'ordinaire et nous devons identifier la station et nous vous reviendrons juste dans quelques instants. S'il vous plaît, ne partez pas je serai de retour juste dans quelques minutes. Merci.